Jurisprudence de la pureté 4. Il est permis d'effectuer des ablutions avec l'eau de mer, c'est la purification de la solution.